T'es sorti du lycée avec un diplôme Ah oh bah oui, j'ai des, des preuves là de ça, oh ouais. j'ai oui. pas de On diplôme mais j'étais prix d'excellence, j'étais le deuxième. Ah oui mmh. ouais. mmh. ouais. Donc t'es allé jusqu'en première Non, j'ai pas un autre parce que je suis venu à la maison. Ah, ah oui